Salut, ici Mike Ward, voici La Réalité Augmentée, un podcast de jeux, vidéo, cinéma et pop culture avec J.B. Gagné, Jonathan Turcot, Daniel Carosella et Carlis, vous êtes donc bien dans cette astide podcast-là. Luc Desormeau, y a-tu d'autres noms ou ça finit là? Pas rien que ça à faire. La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Salut tout le monde bienvenue sur La Réalité Augmentée, votre émission, votre podcast sur euh, tout ce qui est geek. On aime bien jaser de cinéma, de films, de jeux vidéo parfois. Je me demandais avant de commencer l'enregistrement, quand est-ce qu'on parle d'un jeu? Oui. et c'est pas hey, facile. je joue à Pokémon Go à tous les jours depuis plus d'un an. Hein? Hein, pour vrai? Ouais. Ok. Ben écoute, euh, Jonathan, sur quoi est avec nous Hey, bonjour. Et il y a aussi Luc Desormeaux! Hey, salut. <rire> <rire> J'essaie de faire Je deux. Jonathan, que Jonathan, que finalement son nom dans une intro. Ouais. ouais. Ça c'est. Mais jusqu'à quand Mc Ward parle là Parce que l'autre. Euh... L'autre n'a plus de parole. l'autre personne oh. nous mentionne comme ça on peut on est interchangeables se dire que demain matin on peut engager une gang faire le podcast à notre place et puis euh, ça paraîtra même on fait sous-traitant en Chine puis euh, Monsoir, on, on va n'y voir que du feu. Ouais non, mais c'est ouais. cool là quand même tu savez vous n'avez parlé ces derniers chocs que que que que voulu là ça serait ouais, bien de fun. Ouais c'était ouais. vraiment ouais. nice. Et surtout ouais. que j'ai fait j'avais fait des demandes à tellement de monde hein. mais tu sais si tu sais j'ai fait une demande au à Hubert Gagnon que son euh, un agent me dit qu'il le ferait pas. Ouais, c'est le, de... mm -hmm. le gars qui fait la voix d'Omair. c'est le gars qui fait la voix d'Omair Simpson. Ça aurait-tu été hot nienque un peu Ça aurait été malade. <rire> ouais. Sauf c'était, c'était bien, c'était, c'était visé haut. Mike Ward aussi c'était visé haut, mais le gars qui fait la voix d'Omair Simpson, c'est visé quand même assez haut. Ouais. Mais ouais. tu sais, je me suis dit, mais euh, non, il doit avoir des droits sur. Euh... Il doit pas avoir le droit de gosser avec la voix d'Homère un peu partout, là. non? Non, sûrement ouais. pas. C'est comme le, le le gars qui fait la voix de Mario, là, c'est sûr que lui, il y a une entente. Là, il peut pas dire It's me on th this show, tu sais. C'est clair non, il a là, pas le droit ça. de dire ça là. Probablement non, pas. Surtout que cette fait rien que ça dans la vie 8, tu sais de checker ceux qui sont constranesthiques. Il mute <rire> pas, il mute pas faire une inspection de voix non plus parce qu'il va ça, se faire remplacer. Ouais. C'est clair qu'il change sa voix là quand tu parles d'habitude là juste pour faire sûr, sûr sûr de pas pouvoir dire des affaires comme Mario ça. là. C'est ça Mario, c'est normalement sa vraie voix mais dans la vie de tous les jours, il est obligé de la changer parce qu'il a pas le droit d'utiliser la voix de Mario. <rire> <rire> C'est comme, F... comme Carrie Fisher quand elle disait qu'à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir et se peignait, il fallait qu'elle envoie 25 cents à George Lucas parce que son apparence y appartenait. <rire> <rire> à cause de la princesse Léa. <rire> J'avoue, hein? Oui, euh... elle disait ça. Elle disait À chaque fois que je me regardais dans le miroir et me peignait, il faut que j'envoie une coupe de piastres à George parce que c'est lui qui a... à lui que les droits appartiennent. <rire> c'est bon, pas facile, la vie. Là, euh, avant qu'on décolle sur euh, notre euh, notre sujet principal, qui va être le film « Unbreakable » avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson... Incassable en français. Incassable, ouais. Euh, Joe, t'as dit que toi tu jouais à Pokémon Go encore, toi et Qu'est-ce que ça, là Qu'est-ce qui se passe Ben certain. J'ai même plus ça à moi, toi et Joe. Ben non, c'est le fun. Il a augmenté. T'sais, ils ont vraiment changé le jeu depuis le début. Là. Ouais, ouais, mais il, il pourrait, il aurait pu changer encore plus parce que ça fait ça fait deux ans que le jeu, un an que le jeu existe. Un an, un an. Ça un an. fait un an qu'ils disent qu'à un moment donné ils vont mettre les échanges, entre dresseurs, puis tout, puis je, oh, je l'attends encore. Ouais, mais ils ont jamais dit, hein. C'est le monde qui dit ça. Ah. en tout cas mais tu sais il y a eu tu sais euh, au début quand tu jouais GB t'avais les Pokémon de première génération après ça t'as eu les bébés Pokémon après ça t'as les Pokémon de deuxième génération après ça là t'as eu les arènes qui ont vraiment changé euh, tu sais avec des combats de boss là fait que tu peux vraiment battre des gros gros Pokémon euh, ultra puissants dans les arènes tu peux faire des là, maintenant des attaques en groupe ça c'est récent aussi là, les changements des arènes puis tu peux jusqu'à 20 personnes pour faire un combat d'arène puis là depuis deux semaines Depuis le premier anniversaire, ben là c'est les Pokémon légendaires qui sont arrivés dans les arènes. Oh. Ouais. Le, le problème avec ça, c'est qu'ils sont absolument pas battables si t'es pas un groupe de 15-20. Mais moi je l'ai fait, tu sais, mais je l'ai pas, bat, je on l'a battu mais je l'ai pas attrapé parce que quand tu bats un gros Pokémon dans une arène, faut, après ça faut que tu l'attrapes, ouais, qui donne des un, un nombre gauche. de balles puis pour l'attraper, tu sais, mais euh, là j'étais avec mon gars, <rire> c'était drôle ça. Et là je vais avec mon gars, j'ai voir les Pokémon légendaires. On se met une place, là a, on voit un couple de gens, tu sais, qui sont là, fait que là, ben, allô. T'sais. Il dit, venez-vous attaquer le, le légendaire. Fais, ouais, mais pour le fun. Ah, il dit, il y a du monde qui s'en vient. Écoute, il y avait pas du monde sur Facebook. Tu sais, le monde qui pense qu'il n'y a plus personne qui joue à ça. Là. Il ah, est arrivé, ouais. genre, 40 personnes. Genre, dans 15 minutes, fait, OK, OK, OK. Fait que là, autres, qui se connaissaient tous. OK, on fait deux groupes. Vous autres, vous attaquez là, vous attaquez là. Nous autres, okay. <rire> OK. On va vous suivre. Alors, c'est euh, pas aussi fort qu'au début, mais il y a encore vraiment beaucoup de monde qui joue à ça. C'est très le fun. Okay. Ouais, on, joue, on joue encore nous autres aussi en famille, là, mais tu sais, c'est comme, c est, c est, je sais pas, c'est rendu moins le fun parce que, tu sais, souvent, tu vas arriver dans une arène, puis mon gars, tu sais, il aime ça pogner les Pokémon. Puis quand tu vois un Pokémon légendaire, que lui, capote quand il voit un Pokémon légendaire parce qu'il écoute les émissions, puis il y connaît tout. Puis, tu sais, il aimerait bien ça, pouvoir euh, attraper ce Pokémon-là, puis c'est comme pas faisable parce qu'on est deux à le battre. T'sais, on se fait planter hyper rapidement puis il y a pas de manière de, de gagner tu sais on est dans un coin quand même éloigné nous autres on n'est pas dans le temps de Montréal là. ah ouais pogné un Pokémon en pogné Pokémon légendaire en campagne là tu sais à part de sortir tes piques puis tes pelles <rire> non non c'est okay. ça <rire> c'est pas égal partout c'est ouais. juste ça qui est plate un peu c'est pensé pour les pour les grosses villes tandis que le monde dans d'un sections un peu plus éloignées, bah c'est pas tellement grave tu sais c'est eux autres qui vont l'acheter en premier parce que ça devient un peu un peu plate dans ce côté Le jeu là, je l'ai allumé à tous les jours depuis qu'il est sorti. T'sais, à tout, tout, tout, tout, tous les jours, même en voyage. J'ai voyé des Pokémon, t'es en voyage à Disney et tout ça, là. Puis ça fait un an que je joue. Peut-être facile, il est allumé au moins une heure par jour. Fait que c'est clairement un des jeux que je joue le plus dans ma vie. J'ai pas mis une scène. T'sais, quand ben, même, c'est cool. Ça c'est quand même très cool. que ça, ça nous amuse moi et mon gars depuis euh, des, des des mois et des mois puis zéro. Fait que c'est cool. La manie... ouais, pis, une... c'est d'autres on a mis un peu d'argent par exemple Nous on a mis 15 piasses un moment donné parce que Ouh. quand qu on, quand qu on était à l'hôpital avec mon gars ben tu sais il y avait y a, tu le sais tu travailles là euh, Joe ouais, à ouais. Justine il y a des il y, y a des pokestop puis on ouais. fait qu'on se mettait des leurres le soir fait que souvent j'ai acheté j'ai acheté des des heures pour qu'on puisse se mettre des leurres puis pogner les Pokémon pendant qu'il était en, en en convalescence à l'hôpital fait que c'était pour non, passer le temps tu savais qu'à par exemple dans un couloir il y a des il y a des horloges tu aurais pu l'avoir l'heure <rire> OK, fait que sur cette exemple voilà. blague moi, moi qui <rire> qu ah, pensais pense. intelligent <rire> moi qui pensais intelligent parce qu'il travaillait dans un hôpital finalement et tout signe une autre. Oui oui. Ah, C'est ouais. pour ça que tu ouais. aussi bien. Euh, ouais. cette semaine le show qu'on qu'on écoute le film qu'on écoute C'est euh, incassable avec Bruce Willis et un, Samuel un L. Jackson. Unbreakable. breakable. Un pétable. <rire> un pétable. Oui, et... celui dont on ne prononce pas le nom complet. Nightmare Malan, ouais, c'est lui qui a, qui a connu un succès assez incroyable avec le sixième sens. Et après ça, qui nous a sorti une coupe de film assez insupportable. Merci. Euh, il y avait Sing qui était quand même pas si pire jusqu'à la fin. parce que moi je me dis que des extraterrestres qui viennent de millions d'années lumière de loin euh, arrivent ici puis euh, décident de, de de de prendre une planète qui euh, est faite à 80% d'eau quand tu reçois un, <rire> un verre d'eau dans la face et tu fonds <rire> j'avoue c'était pas bien pensé leur affaire tu sais mais, non, mais bon c'était loin je, ont... ouais. je voyais ce film là comme tout tu viens de le mentionner jusqu'à ce que j'écoute euh, Karim Debache Euh, qui est un YouTuber en fait maintenant il y a une entente il y a une entente même avec Daily Motion pour euh, pour diffuser ses vidéos qui a fait une capsule sur euh, scène Puis ce film là est vraiment plus brillant qu'on pense c'est juste que toutes les est juste qu'on n'est pas assez brillant pour le savoir non c'est que le film est fait de façon à te pointer <rire> le film est raconté comme dans la vision des gens qui vivent l'action qui ont une croyance euh, tu sais c'est des rednecks euh, tu sais un moment donné te, te, te, te, C'est un des extraterrestres qui va prendre dans ses bras le plus jeune enfant du, euh, du pasteur. Et euh, on dit qu'il a l'asthme. Et là, il pitch un produit pendant qu'il euh, qu est en crise d'asthme. Il pitch du gaz. Puis là, le, le grand frère, il tapoche l'extraterrestre le, à coup de batte de baseball. Puis tout le long, dans la tête des, des personnages qui vivent cette histoire-là, ils ont l'impression que l'extraterrestre est en train d'attaquer leur fils. Ils le mmh. voient vraiment comme un ennemi. Alors qu'en réalité... Jamais l'extraterrestre va passer à l'attaque, va redonner un coup. Jamais... Puis en, en fait, on va même dire que euh, le petit garçon il a plus l'asthme. Fait qu'il y a tout un deuxième niveau quand tu quand tu passes par dessus le fait que ce film-là est dans la vision des personnages qui vivent cette histoire-là puis qui ont une compréhension limitée du phénomène. Ok. Bah, fait, bon. que, fait que c'est peut-être le style de film ou si tu te mets sur le côté des extraterrestres, il y, y, y a des parodies des fois de films de même. C'est quoi Il y avait une parodie. Euh, que je pense c'est Robot Chicken qui a fait ça euh, ou c'est Star Wars mais t'es du côté euh, si vous avez vu le premier Star Wars il y a un des un des bonhommes qui se fait couper un bras dans le film par Obi-Wan Kenobi parce qu'il attaque Luke mais tu vois son histoire dans la journée où ce que tu tout va bien puis tout est correct puis il est super fin puis finalement il est pas là vraiment pour pour faire mal à personne mais il est à côté de cette espèce d'imbécile là qui attaque Obi-Wan puis Luke puis T'sais, il peut pas parler parce qu'il y a comme quelque chose, je, je sais pas, il y a une grippe quelque chose dans la gorge, mais ça s'arrange tout pour qu'il puisse qu essaie d'expliquer à Obi-Wan que non non, je suis pas là pour ça, puis c'est pour ça qu'il brasse, puis finalement il se fait couper un bras, tu sais. L'histoire contraire de, mais je suis un bon gars, mais j'ai eu des mauvaises circonstances, puis tu sais, ce que j'essayais de faire a été pris du mauvais côté, puis je me serais avec qu'un bras coupé. Tu sais, c'est peut-être <rire> ça l'histoire, c'est que les extraterrestres sont ici pour nous aider, mais finalement on a tellement peur des autres que. T'sais, ben, t'sais, ouais. C'est vraiment ce qui arriverait si les, si les extraterrestres ébarqueraient ici demain matin. Tout le monde paniquerait. Puis peut-être qu'ils bon, seraient ici pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Mais le cinéma nous a tellement montré à 95% du temps des extraterrestres qui sont juste ici pour nous assimiler que le monde, c'est la vision de suite qu'il y aurait des extraterrestres, tu sais. Mm. Pis tu te dis, bon ouais, mais y a pas du monde inscritin que ça. Y a du monde qui voit certains acteurs puis qui leur demande comment leur fille fictive d'une émission télé vote. Écoute, unité oui, 9, il recevait Exactement, de la bouffe puis du linge au studio de Radio Canada pour pouvoir l'amener aux prisonnières. Sérieux là. ça. Non Pourquoi non non. C'est le... au Québec en 2016 le, 2017. Oh, ouais. là. Y a mais du faut mais que tu ma Ouais, mais Il y a tellement de choses de réalité à cette heure il y a du monde qui ne doit plus savoir. Non, non. Il y a ouais, des épais, beaucoup. Hey. Oui, oui. Je sais, je l'ai dit. J'ai dit cette semaine sur ma page Facebook. Moi, quand je veux me remonter le moral, je m'envoie lire les commentaires sa la page de TVA puis sur la page de, de, de, de, des Canadiens de Montréal. Puis après ça, je me sens super brillant. <rire> c'est clair. Tu regardes certains commentaires là-dessus, c'est comme, tu peux pas croire que tu es en, en 2017, presque 2018, au Québec, dans une... Civilisation qui est quand même assez avancée, c'est incroyable. Mais ouais. la discussion sur les extraterrestres fait un pont avec Arrival, qui on a vu sortir au cinéma l'an dernier. Puis la prémisse du film que j'ai pas vu encore. Il, ben prémisse du film, ok. Il y a des vaisseaux extraterrestres qui débarquent, ils se positionnent sur la Terre, ils font rien, ok. Ils sont juste là, sont stationnaires, ils bougent pas. Et à chaque genre 12 heures, il y a une porte qui ouvre qui permet, si tu veux rentrer, de rentrer. Et là, ben, les pays essaient de négocier entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais il y a pas, il ouais. y a pas d'acte de la part des extraterrestres. Et là, bon, on dit que la menace provient de la Chine, que eux autres, euh, ils veulent passer à l'attaque avant, euh, avant de se faire attaquer. Tu sais, c'est ça. Ça dépend comment tu veux te positionner, puis comment ce qu'on présente le, qu'on le, le, présente les personnages dans, dans le film. C'est la peur de l'inconnu. Oui, tout mais à mais fait. La, Arrival, c'est un film qu'on pourrait faire un moment donné sur, sur le show. Tout à fait. Euh, je, je, que... je serais partant pour écouter ce film là demain matin etc. parce que je, je l'aurions pas vu puis ça me donnerait une maudite bonne raison de le regarder mais écoute euh, <rire> on pourrait se dire que on fait c'est bon bientôt. parce que c'est bon parce que moi j'ai pas vraiment trippé sur le film fait que je vais être celui qui va tu vas être le plat le plat ouais. de gagne ah, exactement mais okay. moi je sais pas où je vais me positionner parce que je l'ai pas vu encore <rire> dans le milieu tu vas être l'arbitre il y a pas euh... l'Owsley là dedans il y a pas hein? qui l'Owsley Qui jouent là-dedans? Euh, oui, ben oui! C'est le ouais, personnage est oui. principal. Superman est-tu là aussi? Il y a juste, juste le worst thing? Ben, ouais. Parce que c'est comme la prémisse de Superman, c'est des extraterrestres. Ben oui! J'étais le... C'est ça qu'elle panique pas puis qu'elle correct. ouais, est correcte, qu c'est qu ça qu'à période puis tout, elle n'en veut pas. Tu sais que s'il arrive de quoi Superman donner le patinage Non, je me trompe de film. Ben, ah c'est exactement ça. D'univers ou okay, quelque <rire> chose. En tout cas, on verra bien. Fait on fait ça impétable. Ouais, impétueux, <rire> <rire> ou <rire> impétueux. Bon, métabole ouais. Importe, euh, Jonathan, qui a vu le film le plus oh. loin dans le temps, euh, c'est lui qui l'a vu le moins de façon récente. Je veux que tu me fasses le résumé du film. Si bon. Je te mets dans l'eau chaude, right away. Euh, c'est la semaine prochaine la semaine prochaine c'est la semaine d'avant c'est l'histoire de John McLean c'est moi non je <rire> m'en souviens plus fuck off j'aime ça John McLean ouais ah non écoute je peux pas te faire le résumé euh, ça commence euh, il est dans un train non pas en tout c est c est ça, ça commence ça commence avant le train ben oui bien avant, avant. des années. Non, pas bien avant, mais ça commence à, ça commence bien avant dans le temps, mais ça commence comme une coupe de minutes avant <rire> pas dans le train. Ouais, dans le film, c'est une coupe de minutes là parce qu'ils ont ils ont scrappé des années entre les deux parce que ça aurait été long <rire> de voir le bonhomme lire des bandes dessinées puis grandir tranquillement là. En mais... ce sens toutes les autres du corps. Ouais, ouais ça répète. Ouais. Comment ça commence d'abord Ça bon, okay. commence ça commence avec, ça commence avec la, la, la naissance du personnage de Samuel Jackson là, qui Elijah est euh... Wood. Non, Elijah Price. Elijah Price? Wood, c'est un acteur. Ah, OK. <rire> Elijah Wood, c'est c'est Frodon dans... Ah, dans... Frodon, C'est pas vraiment la même affaire. Frodon okay, Elijah... contre okay. John McClane. Elle ah, ouais, aime ce film-là. Elijah là. Price. Puis, euh, lui, il, y a, une, il y a une maladie qui fait que toutes ses os cassent à peu près à rien. fait qu'il vient au monde puis tout le monde se demande comment ça se fait qu'il a déjà les deux jambes et les deux bras cassés. Le médecin pense qu'il a été échappé ou que quelqu'un l'a brossé ou eh bien, finalement, non, il souffre d'une maladie ou euh, peu importe ce qu'il fait, s'il a le malheur de tomber... Ben c'est sûr et certain qu'il se casse de quoi, même si c'est une chute légère. Là. Non, non c'est vrai, ça commence comme ça. Il ça est commence dans... avec lui qui est oui, bébé dans... dans les bras de sa mère, puis le médecin arrive pour voir comment ce qui va, parce qu'il était, il, euh, il s'est fait accoucher par vraiment euh, une sage-femme, quelque chose comme ça. En tout cas, elle a la sage quand je la regarde. Puis euh, c'est ça, fait que là, le médecin arrive puis il voit qu'il y a beaucoup de, de fractures, que lui après, il est pas après, après il y a un train. train. Après non. on voit, après on voit Bruce Willis. c'est pas John McLean c'est David Dunn qui euh, qui est dans un train puis ça me demande un peu où ce que ça s'en va parce que ça fait, je l'avais vu ça fait quand même plusieurs années que je me rappelais pas de la scène vraiment où il est dans un train puis il commence à parler avec plein de monde puis tu vois qu'il y a des enfants tu vois qu'il y a une femme qui vient de ça soit côté de lui puis il commence à y parler puis il est un peu insociable il ou euh, que la femme y parle tu il pose la question êtes-vous longtemps à Philadelphie puis là, la femme pense qu'elle qu'il qu'il qu qu croûe qu'elle qu se fait croûzer il, en ah, il enlève son alliance il a son alliance c'est sûr que ça va pas bien quand qu'on en parle ton alliance ça peut-être peut-être mais là, il dit non non c'était pas ça mais remets ton alliance d'abord oui, fait c'est ça puis il y a un accident de train puis ben le seul survivant c'est euh, John McLane euh, il euh, <rire> <non, c> est pécaille <rire> motherfucker c'est David Dunn <rire> puis euh, il sort de, de là euh, presque intact c'est le fait, seul il, survivant il, il, il sort de, de là intact il non mais ce que je trouve un peu bizarre c'est que même son linge est pas vraiment déchiré ça, ça c'est un peu dur à croire vraiment parce que tu bois ou la peau en acier trempé euh, incassable euh, tu sais euh, puis puis indéchirable mais ton linge non c'est pour qu'on leur reconnaisse. non ouais, ouais. mais quand même il aurait pu y mettre une déchirure sur sa chemise ou je sais pas moi, moins t'es vêtu à l'hôpital t'es pas en pantalon qui manque un soulier ou deux ou trois mais tu sais à un moment donné c'est comme tu sais intact et ton linge aussi ouais. t'as quand même pas un champ de force à l'entour de toi là, oui t'sais. oui ok ah peut-être <rire> fait que c'est ça fait que c'est c'est un peu ça on nous présente vraiment Dans, dans le fin fond si tu prends ça froidement euh, unbreakable c'est un peu l'histoire du yin et du yang c'est c'est deux opposés complètement. Ouais. Puis un... qui viennent se rejoindre à quelque part au milieu, tu sais. Et... C'est un peu ça la prémisse, c'est mmh. un qui, qui qui peut pas se faire blesser par à peu près rien, puis l'autre qui fait à peu près rien pour se blesser. <rire> OK, mais et mais mais... tu donnes finalement? Non? <rire> <rire> Mettons qu'on continue un petit peu là, dans la prévice okay. de l'histoire, parce que là, c'est un peu léger pour en parler. Fait juste 17 minutes. Elijah oh. Price, euh, lui, dans le fond, dans sa oh. vie, il lit des bandes dessinées. C'est une des motivations que sa mère lui a donné pour l'obliger à sortir dehors. À chaque fois qu'il sort, elle y achète une BD. Donc, il est devenu quelqu'un qui euh, tripe vraiment là-dessus. Il est un genre de curateur de musée ou d'une boutique bien spécialisée sur l'histoire de la bande dessinée. et quand il entend parler de David Dunn qui survit à cet accident de train là sans aucune égratignure lui lance le fait que lui il y a une théorie comme quoi si lui il est tu sais complètement brisable peut-être que à l'inverse il y a quelqu'un qui est unbreakable qui est incassable et mmh. que Selon lui, ben euh, dans le fond les bandes dessinées seraient une descendance d'art euh, d'art ancestral qui dans le fond ne toutes ces légendes là, tous ces mythes avaient toujours une part de vérité et pour lui, ben s'il y a des vraiment mauvaises personnes, il doit y avoir des super-héros et que David Dunn en serait un. Et ce qu'on va ouais. voir c'est tout le passage de la découverte de l'acceptation de euh, David Dunn de ce qui pourrait peut-être être sa nouvelle réalité. C'est un peu, euh, c'est un peu, tu sais, sans vraiment comparer 100%. C'est un peu comme les, les, dans ce, dans ce film-là, les comic books, c'est un peu comme la Bible. Bible. Tu sais, c'est que c'est une histoire qui est relatée. Il y a des choses qui se sont passées comme ça. Il y a des choses qui se sont pas passées comme ça. Mais il y a des choses qui sont peut-être un peu exagérées. Puis d'autres choses qui sont très très proches. Ou que tu sais, pour embellir un peu l'histoire, on a fait, tu sais, on a, on a mis certaines choses. Pour embellir. Là, ben, pour embellir. Non, non, pour embellir. <rire> ben, pour, pour, <rire> Hey, laisse-moi dans faire. Ok. Euh, fait que j'essaie d'être drôle puis ça marche pas grand. Mais pour ça, pour embellir l'histoire. On a on a rajouté un peu de super de surnaturel et des choses comme ça. dis pas que la Bible c'est tout du surnaturel, mais ça dépend des croyances des gens. Il y en a qui vont dire que c'est vrai, il y en a qui vont dire que ça, ça se débat. Mais tu sais, mais c'est un peu comme la Bible là-dedans, c'est que tu lis ça puis il y a toujours quelque chose que quelqu'un va aller chercher selon ses croyances. Puis euh, Elijah, pas Wood, mais Price pense que lui les comic books c'est des histoires vraies. Où on a rajouté un peu de science-fiction pour, tu sais, comme rajouter des, j'ai pas, Superman a des yeux euh, laser et des choses comme ça. Ben qu'il y a pas ça. Tu sais, les vrais humains ont pas ça, mais peuvent quand même être indestructibles. C'est un peu sa vision des des, des bandes dessinées. Par rapport à, au, au train là, mm -hmm. as tu finis cette scène là, ouais. Ouais, ah. mais le train s'est craché puis c'est tout. Ok. Tout le monde est mort puis, puis bon. sauf pas lui. Je suis. Ouais. Okay. On dirait pas que as vu le film. Non ouais. Hein? Eh hey, oui, j'ai vu le film. Il y a un train. Ben, euh, il, y a un train il y a un train. Ouais, moi, OK. votre impression générale du film Ben, il y a un train, ça. y a un train. Moi, j'ai tout le temps aimé les les train, Money Train, tu sais tous les le film avec Steven Seagal dans le train. Fait que moi dès qu'il y a un train, je trip. Ouais. Plane Train and Automobiles. Euh. Exactement. Ouais, ouais. Le non mais bon appréciation générale du film, je trouve que c'est un. Là, là, je sais, il y en a plein, là, dont sûrement vous autres là, qui vont dire, ah, oh, c'est mon film super... préféré de super-héros. Non. T'avais un ton ouais. méprisant là-dessus, là. je demanderais de t'excuser. Ouais, non, non, tout le que... monde va dire ça parce que tous ceux qui aiment, euh, euh, tu sais, qui se disent que non, non, oh, c'est mon film, non, c'est pas un film de super-héros, c'est un trailer. Mais c'est pas un film de super-héros. Un film de super-héros là, ça, ça ça te prend de l'action, ça te prend ça Spider-Man c'est un film de super-héros. Ouais. T as, t as ça, tu tu restes comme un... l'intention de faire ton trou de cul en disant ça ou Exactement. OK, c'est bon. Non, juste pour mettre la prémisse en place. Là, <rire> Parce que c'est pas un film de non, c'est pas le meilleur film de super-héros là, c'est un me... c'est un bon trailer là. Ouais. Mais, euh... non, moi je vais te débattre là-dessus. C'est un ben, bon trailer. OK. Ouais. Je suis un peu d'accord avec Jonathan, c'est que yeah. le premier euh, le film dure 1 heure 45 à peu près hein? fait que c'est marqué 106 minutes là mais il y a quelque chose de pas ça pas moi il me semble ça a marqué 1h40 là fait que ça me semble ça fait pas là euh, le premier 45 minutes et pas long mais il est lent. on explique oui. beaucoup les personnages, on va beaucoup dans tu sais tu dans des dans des certains films où ce qu'on on, on passe vraiment là juste on brosse juste, juste juste juste juste par dessus les personnages on va pas dans dans leur fort intérieur puis tout tandis que la, là, là on creuse pas mal les personnages on a, on prend du temps pour placer vraiment la prémisse là c'est c'est vraiment long avant qu'on ait vraiment de l'action tu sais avant que avant que Bruce Willis là Yippee Koié euh, décide de faire quelque chose qui est long là c'est c'est long qu'on peut pas appeler ça un film de super héros c'est plus un film d'origine à 90% origine et 5%, 10% de, tu sais, 90% d'origine, 10% d'action, plus que d'un film de, ben, on va mettre les origines vraiment un, un petit peu au début, puis après ça, on va passer pour le reste de l'histoire. Là, c'est vraiment, on, est, on origine longtemps, là. Parce que, euh, tu sais, lui, il voulait faire un, tu sais, un film, c'est ça, justement, un peu avec euh, un, comme tu dis, peut-être un super-héros quelque chose comme ça, mais tu sais, le but de ces films, à lui, c'est de mettre un punch à la dernière seconde, là. Ça a tout le temps été ça, là. Ouais. c'est un film de super-héros tu pas de punch au dernier moment, c'est un film où ce gars sauve la planète là. Ben ce film là pas vraiment de punch au dernier moment non plus. Mais c'est quoi ouais. un film de super-héros Parce que là euh, votre définition du moins euh, de ce que j'en comprends diffère complètement de la mienne. Action. il y a plus d'action que ça. Il faut que ça fasse de l'action, c'est comme un film d'action si tu me dis qu'un drame qui se passe rien. En action avec à l'écran, tu me dis c'est le meilleur film d'action Non, c'est un drame. Ça c'est comme un trailer mais non, mais... avec une base de super héros, si tu veux. C'est comme Encoc la semaine passée là, que vous avez fait là. Ouais. C'est une comédie, une ouais. comédie d'action. C'est pas ouais. un film de super héros. Ben il y a quand même plus d'action dans Encoc est quand même plus proche d'un film de super héros classique ouais. que ça, Unbreakable. Ça, ça mais reste une, mais une y a-t-il un super héros dedans Oui? oui. Bon ben, c'est un film de super-héros. Je super veux dire, héro. un film porno, c'est pas un film d'amour parce qu'ils font l'amour. Ah <rire> <Et> non, mais Je <rire> comprends. Non, mais parce que tu me lances des affaires j. complètement. Euh, hey, mais mais j'ai l'herbette un un point. L'herbette un mais, point. Non, non, mais non, il y a pas il y a pas de point là <rire> du tout. <rire> parce que j'entends souvent ça là, puis c'est peut-être ton cas là, Subi. En fait, que, là c'est ton film de super-héros préféré. Ben, c'est dans mon top 3. C'est pas mon mon favori, mais c'est dans mon ouais, top. Dans mes tops de films. Pour ouais. un film trailer, où est-ce que t'as un, un, un, un bon build-up, où est-ce que tu fais waouh ok là t'as deux personnages qui se confrontent comme un super-héros avec un méchant et tout ça mais t'as pas l'action, t'as pas il te, manque, il te manque le principal d'un film d'action donc l'action. Non euh, <rire> c'est parce que <rire> toi tu, tu courses que un film de super-héros super étant un, un synonyme d'action ce qui est pas oui, le exactement. cas. Mais non. Ben non oui. C'est un film d'action qui est sous-classé avec super-héros à l'intérieur. Donc, de tous les films de super-héros ouais. que tu as vu de toute ta vie, lequel ouais. a le moins d'action? Ben, euh, probablement Unbreakable. Exactement. <rire> ben oui, mais... <rire> C'est <rire> pas un film. Donc, par définition, si tous les autres films de super-héros ont genre mille fois plus d'action que lui, ça n'est est pas un, là. Ben non, <rire> c'est ça je te dis. Le film d'action est une catégorie, pas un, film super catégorie. Pas, un film, pas super héros. Mais non, mais ça prend un super héros qui fait de l'action. T'as zéro action là-dedans. Okay, là. bon. oh, attends, je vais, mais... ah, okay, vais aller voir. Ok, je vais aller voir IMDB. C'est un thriller. C'est classique oh, comme Dieu. un super héros thriller film. Bon. Film d'énigme, drame. Ouais et. Il y a un super-héros à l'intérieur, ou du moins, il y a, a l'origin story d'un super-héros. C'est comme euh, n'importe quel, je veux dire, il y a une histoire d'amour dans Spider-Man, c'est pas un film d'amour. C'est une, un, un une comédie d'action avec du romantisme. C'est un drame, un trailer, avec un personnage dedans qui a des pouvoirs. C'est pas un super-héros, là. Ben, de, de nos côtés deux nos... de... de... mais okay. dans le film non il est pas encore un super héros mais Donc, il s'enligne vers là trop. mais Parce théoriquement il est pas un super héros il... il sauve deux personnes il est pas plus super héros que genre Terminator hein? que Terminator peut sauver n'importe qui que mais Robocop Terminator que, et Robocop que, que genre que genre sont des que... robots là euh... ben lui il est pas c'est un quelque chose tu sais lui il est pas humain là. tu comprends ben, il pas ben, un oui. humain qui est qui est unbreakable Il n'y a pas un humain qui a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, donc lui il y a quelque chose, c'est ouais. pas comme toi là. Non. Quelque chose qu'un super héros aurait. Ben oui c'est ça. Ben Mais okay. de toute façon fait... un super héros c'est c'est dans le, le la définition est, est floue d'un super héros parce que est-ce est que ça doit nécessairement avoir une cape parce qu'il y en a qui n'ont pas de cape. Euh, on a un super héros est souvent associé avec le médium de la bande dessinée. Parce qu'il y a des comics dessus, ça peut être classé comme étant un super héros. *Un il y a pas de comics dessus, mais de Punisher qu'on a déjà fait le film, il y a pas de pouvoir. Et pourtant, on classerait un film de Punisher plein d'action dans la catégorie des super héros. Mm -hmm. Batman n'a pas de pouvoir non plus. Batman n'a pas de il pouvoir non plus. Il est juste bien riche. Mais regarde, il, il y a pas nécessairement de bonne réponse pour ce film là parce que c'est peut-être exactement ce que ce que Shyamalan a voulu faire, c'est faire un film de super-héros qui en est pas un. Qui déconstruit fait le style de, de film de ta super-héros. T'as un super-héros dans ta prémisse. T'as pas un super-héros dans ta prémisse. Dans ta prémisse, t'as un, un gars qui a des pouvoirs de super-héros. Donc, qui serait capable d'être un super-héros, mais qui en est pas nécessairement un dans le film exact. avant presque la fin parce qu'il sauve deux personnes. Ouais. Puis, un, un peu, tu sais, sont, sont, sont déconstruits un peu... le pouvoir de, du personnage de Bruce Willis, non, de, de David Dunn. On sait, on sait, on sait qu'il est fort. Mm -hmm. euh, il, est, il, est, il, est, il est fort, il est euh, extralucide, il, il est indestructible presque. Puis il est capable de voir le passé que les ouais. gens ont fait en les touchant. ça. Donc est-ce qu'on fait juste gratter un peu ce que ce personnage-là est capable de faire Parce que tout ce qu'on voit, c'est vers la fin, il est, dans, il est dans une station de métro. ou dans un, un, un, un arrêt d'autobus, ou peu importe. Puis, il touche à du monde, puis il voit ce que ces gens-là ont fait dans l', dans le passé. Puis, il décide que le pire des gens qu'il a touché, c'est le gars qui a attaqué une famille puis qui a tué le père. On voit juste qu'il a tué le père. On voit pas qu'il a, qu a, qu a attaché d'autres puis tué d'autres personnes. Puis, il voit aussi un gars qui viole une fille parce qu'elle est trop saoule dans une chambre. Je trouve ça un Je trouve un peu le, le choix de qui tu vas qui tu vas aller sauver questionnable parce que c'est c'est c'est comme oui je comprends que tuer quelqu'un c'est peut-être plus c'est c'est dur à dire c'est plus grave qu'un viol pas nécessairement mais côté légal Le gars a plus de chances d'aller euh, sa chaise électrique s'il a tué quelqu'un que s'il a violé une fille. C'est plate mais c'est le même. Mais il y a aussi plus de que j'aurais arrêté sa crine mornif au gars qui a violé la fille juste pour le fun. Ouais, aussi mais je veux... moi l'impression que j'en ai eu c'est que d'un on nous montre pas complètement les visions que qu que lui il a. Donc peut-être que il calcule que les preuves qu'il est capable d'avoir contre le gars sont moindres parce que là si ta poche juste de même Euh, c'est lui qui va se faire arrêter tandis que l'autre si il voit dans les visions puis on nous le montre pas à nous que il reste encore des victimes puis qu'il risque de retourner là il est capable de faire même s'il bat ou qu'il bat pas le là gars, il est capable de faire le choix en sachant que la justice va le ramasser à fin que lui il est capable de l'arrêter pour vrai la question que je me pose la question que je me pose c'est est-ce qu'il voit aussi le futur ouais c'est ça c'est encore flou parce qu'on en parle on en parle pas mais Dans la scène où il y a l'accident avec sa sa femme qui est pas sa femme dans le temps qui est sa copine puis qui était sur un premier rendez-vous puis qui a un accident puis il sort de l'auto en déchirant à la porte tu vois déjà que ses pouvoirs il la ramasse il l'amène euh, à terre puis là il y a quelqu'un qui arrive pour les aider puis il dit ah je pense qu'elle a la jambe cassée et et toi est-ce que tu es blessé puis tu vois qu'il répond pas tu le sais en écoutant le film que sa réponse c'est Oui, je suis blessé à une jambe et il utilise ça pour ne plus jamais jouer au football de sa mmh. vie. Ah oui. Mais est-ce que, en prenant sa femme, il a vu le fait que s'il demeurait joueur de football, elle resterait pas avec avec lui parce que elle a voulu rien savoir d'être avec, avec un sportif, surtout pas un joueur de football, parce que sa job, c'est la ré réhabilitation des personnes blessées par le sport ou par des accidents ou des choses comme ça. Fait que, est-ce que sans nous le dire dans le film, on apprend aussi qu'il est capable d'aller le futur? Ouais, mais je sais pas d'après moi même à ce moment-là il il se rend même pas compte qu'il a des pouvoirs parce que sinon les autres scènes du film qui se passent genre euh, je sais pas combien de temps après là deux ans après whatever il y aurait comme plus de sens le mais fait qu'il parce... soit si étonné que ça de toucher quelqu'un aurait plus de sens parce qu'en réalité lui ce gars là il a dû avoir ça toute sa vie là. Ouais. Mais je t'sais, pense t'sais, juste c'est comme s'il voulait découvrir ses pouvoirs, mais dans le fond, à chaque fois que tu accroches quelqu'un, tu vois quelque chose, c'est gossant, Ouais. ouais. Tu sais, il a dû s'en rendre compte là, depuis qu'il bébé, <rire> qu'il est à l'école, tu sais, ben... qu'il touche quelqu'un, qui fait un qu'est-ce que tu fais là Toi, tu sais, je te vois. T'sais. mais au stade de football, il dit que tu sais, il, il y a des feelings, il est bon pour avoir tu sais des impressions sur le vrai visage des personnes. Mais ne ouais. euh, le... touche pas personne au stade de football, puis il détecte quand même que la personne a un fusil dans son caché ouais. dans son. Dans il, son... Dit, il parle d'une impression. Mais je reviens sur l'histoire de le passé. On dit que c'est un joueur vedette de football. Euh, tu sais, dans le sport, frapper l'autre, euh, être fort, c'est un avantage. Mais tu sais, il ne devait pas se, nécessairement se défoncer, tu sais. fait que ça demeurait dans le domaine du plausible de juste être bien, bien bon. T'sais. Quand t'es dans un accident, l'adrénaline, tu, tu peux euh, avoir plus de force que normalement. Là, you, il arrache la porte. Il a peut-être mis ça juste sur le dos de l'adrénaline du moment. Tous ces, ces trucs-là peuvent... Si t'es pas dans une réalité où les super-héros existent, comme lui, il semble être, tous ces éléments-là, pris séparément au fil d'une vie... tu peux ne pas te rendre compte que ça tisse une toile qui fait de toi quelque chose de pas normal ouais, ouais. c'est ça que c'est ça que le personnage de Samuel L Jackson finit par réveiller chez ce, le personnage de Bruce Willis il l'amène à se remémorer des éléments exemple le fait qu'il a jamais été malade Tu au jour le jour là euh, tu tu y penses-tu de la dernière fois que t'as eu telle affaire tu sais non pas nécessairement ici, on a huit gastro on a par année ici je peux te dire je suis exactement c'est quand Ouais mais puis <rire> puis rendu à mon âge j'ai chaque matin tu te lèves tu le sais que t'es es pas invincible <rire> Oui, sûrement mais tu moi je suis quelqu'un qui tombe pas nécessairement malade souvent C'est Quand ta dernière grippe tu fais euh, hiver passe à peu près c'est ça tu dis un peu comme tout le monde mais Pour vrai, moi j'ai jamais manqué une journée de travail en cause d'une maladie, là. ni d'école, ni de, de, de choses comme ça. Moi, je me rappelle que je tombe malade parce que c'est quand je tombe malade, puis c'est tout le temps en vacances. Mais je, tu sais, au jour le jour, je pense pas à ça. Fait que je pourrais pas te dire nécessairement c'est quand la dernière fois j'ai je, je tombé malade là. Puis je, je pense pas être un un <rire> vraiment seul pas pour là. C'est pour que je trouve plate, mais pas plate, mais que je trouve bizarre que ça soit jamais rendu compte, c'est le fait qu'il soit fort. Tu sais, je veux dire, il y, y a un bench press dans son sous-sol. Quand tu fais du bench, le but, c'est de bencher le plus haut possible pour après ça ajuster ton poids, tu sais. Tu ne jamais rendu compte qu'il benchait, genre, euh, qu'il faisait comme, bah, OK, quand je fais 12 répétitions de 150 livres, c'est trop léger, je vais en remettre d'autres, tu sais. Peut-être qu'il faisait juste un maintien vie... par rapport à ce qu'il avait fait à l'entraînement au football quand il était jeune. Là, il faisait juste maintenir le même poids, là. ouais mais tu sais, de toute ta vie, tu sais, toi-même, n'importe qui, n'importe quel humain sait que, mettons, tu lèves quelque chose tu sais à quel point tu peux le lever ou pas sais. fait que lui de toute sa vie il a pas jamais pris le côté de frigidaire de quelqu'un qui fait comme je suis capable de, de, de lever tout seul du frigidaire là <rire> genre, de toute sa vie là il, rentré, en... il a 50 <rire> ans là fait que jamais jamais jamais là il a, il a été à quelque part il a fait comme rien on danse pas d'aller que je peux lever ça tout seul ouais. mais de la façon qu'on voit cette scène là justement où est-ce que son fils rajoute des poids puis qu'il est censé d'enlever moi j'ai l'impression que Quand il fait la première série, il force déjà au maximum. Selon, tu sais, il y a pas l'air à moins être crispé de la face ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai l'impression que tu rajoutes du poids. Puis pour lui, l'impression est, est la que est même. Ça Bruce Willis. Bruce Willis. Il y a juste une émotion. Ah peut-être, mais <rire> c est, c est, de la face. Face <rire> Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je... Peut-être que lui il ressent le poids toujours au même niveau, alors que en réalité, il est plus pesant. Au moins, ou, euh... que sa masse mu musculaire s'adapterait à chaque fois, mais il forcerait toujours autant. Genre, pour... ouais, ouais, ouais. Ça fait un peu de science-fiction ton... ton affaire, mais, mais oh, euh, c'est une science-fiction. <rire> exactement, là je m'en allais. Je, pas, je trouvais juste que ces deux, les pouvoirs, je trouvais qu'il est vieux pas mal pour découvrir tout d'un coup ses pouvoirs, tiens. Tu vois qu'il l'a tout le temps su toute sa vie qu'il l'a pas dévoilé, mais tiens, quand tu touches le monde, tu vois des visions, puis quand es trop fort, tiens, c'est deux pouvoirs qui sont quand même euh, Tu sais, indestructible, tu peux dire, OK, là, tu te fais tirer dessus, tu fais, voyons, les balles passent pas. OK, tu peux t'en rendre compte, ça, tard, mais le fait que quand tu touches quelqu'un, <rire> il y a 50 ans, il a jamais touché personne, hein, tu sais, c'est... Mais il les a, les feelings, mais pas... Euh... Ouais, mais là, il est genre, en dedans, 10 minutes, il est a, puis là, il voit, tu sais, tu fais comme, hey boy, OK? Ouais, mais encore là, il y a une gradation. Il est au stade avec Samuel L. Jackson, il dit, j'ai l'impression de... Samuel L. Jackson court après le dude. tu pètes la gueule, vous voyez finalement le fusil et lui l'appelle, le, le contact pour lui dire il y avait bel et bien quelque chose. Donc, il y, y, y, y, y a un encouragement à exercer ces pouvoirs-là ou à prendre conscience qu'il peut avoir des pouvoirs et donc de s'ouvrir à. Mm -hmm. fait que, ouais. moi, moi, je trouve encore la, la, la gradation logique, malgré tout, là. Ouais, mais ça reste quand même un peu illogique qui il s'en est pas aperçu avant ça, à moins que il a perdu la mémoire à un moment donné. Un peu comme dans, dans euh, Hancock, où le super-héros perd la mémoire pour une raison qui nous est pas vraiment expliquée. Tu sais moi j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de tu sais on a vu un flashback de sa vie. Tu sais eu deux trois qui très fait tu fais OK à l'âge de 15 ans il est arrivé à affaire puis puis il s'est peut-être rendu compte mais il est étouffé. Là, à de 25 ans, il est arrivé d'autre affaire, mais whoop, il a tout fait ses pouvoirs. Puis là, lui, il réveille ses, que, je sais pas, qu'ils découvrent tout d'un coup dans même par miracle parce qu'il y a quelqu'un de weird qui vient dire hey attention tu sais je sais pas mais ils font les flashbacks autrement tu sais ils mettent le backstory ouais. avec euh, exemple le, ça c'était Furfetch, la, la secrétaire qui explique qu'il a déjà passé proche de cinéaste tu sais là tu fais comme Ah ok ouais fallait qu'on la plug puis c'est de même qu'on a voulu ça le faire <rire> fallait mais... bien fallait bien trouver une faiblesse <rire> ça c'était vraiment Furfetch. <rire> euh, après ça euh, tu sais il demande à la secrétaire de son boss tu sais j'étais déjà collé malade de demander puis elle a dit non pas une fois en 5 ans. Puis là, encore, la gradation fait du sens. 5 ans, ça se peut, là, que tu tombé malade juste des fins de semaine où, euh, ou, tu sais... Ou pas assez euh, malade pour pas aller travailler. Hein, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça peut faire du sens encore que se ce soit pas rendu compte de rien, tu sais. Mais oui, il y a... tranquillement, pas vite, il y a une prise de connaissance Et si on était dans vrai vraie vie, puis ça, c'est un syndrome qu'on a tout le temps au cinéma, si se parlait, bâtard, il réglerait 90% des problèmes là, dans tous les séries et dans tous les films. Là, ben, ça aussi, là, maintenant, il y a une construction de la manière d'un film, tu sais. Parce que sinon, il y aurait pas de film. Si on réglerait le dossier, euh, <rire> deux minutes, pour, on closerait la patente. Ouais, ben, si, si... Théoriquement, au début du film, s'il arrive puis il donne la main à Samuel L. Jackson, le film est finit de là. Il y a des gars, il enlève ses gants à la fin. Ah, c'est vraiment audigant. Ouais, ouais. Il ne donne pas la main avec ses gants, fin. Écoute, je pense que oui. Il me semble qu'il enlève pas, me semble qu'il enlève pas son gant. Ouais, je pense qu'il enlève pas ses gants. Parce que dans le fond, il faut touche les mains des gens absolument. Non, de mon nez, il fait juste toucher au manteau de quelqu'un ou c'est, c'est, ça a l'air assez, ça transmet assez rapidement son erreur. un peu comme une gastro, tu regardes quelqu'un à un kilomètre puis t'as poigné. <rire> ça se passe vite. Ah, ça va vite. Donc, <rire> euh, ce film-là, de ce que je comprends, nos avis sont très, très partagés. Là. Moi, je suis dans un excès d'un sens. Joe, t'es de l'autre bord, toi, Luc, t'es dans le milieu, t'es quelque part... Ben, avis avis partagés, bon. oui et non, parce que dans le fond, moi, c'est un de mes bons films. Est on, est tout, que... on est tous, on est d'accord que c'est un excellent film. On le fait juste pas s'entendre en simplement sur, c'est ça, dans quelle catégorie le mettre exactement Parce Mais... que tous les podcasts que j'ai écoutés, il y en a plusieurs qui ont parlé souvent de ce film-là. Tu sais, la plupart du monde de... qui écoute des films, euh, le classe comme oh, ah, c'est mon film préféré de super héros. Non, c'est pas vrai. Si as une bibliothèque avec 80 films de super héros, tu fais asseoir les kids, on écoute un film de super héros, tu sors pas Unbreakable. C'est impossible, c'est pas vrai ça. Bah es... Ben ça dépend à qui tu sors. Si tu c'était si une gang d'adultes, tu te dis assois-toi, on regarde un bon film de super-héros, tu peux le sortir Unbreakable. Si ouais. tu si tu étais avec une gang d'enfants ou d'ados, de, c'est pas le film que tu vas sortir, tu vas sortir Iron Man ou tu vas sortir un Batman, quelque chose de même parce qu'Unbreakable, c'est plus sérieux, c'est plus adulte comme prémisse. Unbreakable est dans un extrême du spectre des films de super-héros comme la trilogie de, no, de Nolan de Batman est pas mal plus dans cette barre-là que du côté de Avengers. Puis d'ailleurs, Avengers là, sur IMDb, c'est pas classé comme film de, de super-héros. C'est classé comme action science-fiction. Oui, toutes les films de super-héros, tu vas voir action. Non, pas, pas nécessairement. Quatre... Sauf Unbreakable qui est drame, mystère, science-fiction. C'est pas l'un pour l'autre si les guanons, là. Super-héros égale pas action. Ben oui. Ben non. Normalement, on est on a été habitué à ça. Mais ça veut pas dire que ça devrait toujours être ça. On pourrait avoir un film de super-héros où il y a pas beaucoup d'action, mais personne irait le voir. Écoute, c'est comme euh, cette année, le film Logan. Mm -hmm. Est-ce que là-dedans, il y a des cowboys? Non. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, là, c'est un fier descendant des films western. Ben oui, mais oui, c'est dans grave. la, la ce confrérie parce ça. que ça, c'est ceux qui font des cours de cinéma au cégep que moi aussi j'en ai fait un qui me dit que Titanic c'est un western parce qu'il s'en allait vers l'Ouest. Tu sais, on se calme. Ah ouais, d'accord. Okay. Je... Le cours de vrai. Le gars il m'avait sorti Titanic c'est le western parce que c'est la conquête de l'Ouest. Ouais, non là. Ouais, ouais on va le chier là. C'est <rire> Logan, c'est pas un western. Là. Un, oui, un mais western. Mais ça, ça, ça a quand même les prémices. Ça a de... toutes les patterns d'un film western. Non, il y a pas de chevaux. Tu sais, y a des. Ben oui, il y a des chevaux. Oui, genre sur une affaire mais je parle un western là, ça prend un cowboy, un cheval dans un village. Tu sais c'est ça un western c'est pas tu sais c'est comme un film d'action, que pas d'action, c'est pas un film d'action, un film d'amour que c'est un ce documentaire c'est des plantes, c'est pas un film d'amour. Tu sais si tu aimes les plantes. Je sais pas, c'est comme tu sais un documentaire, c'est un documentaire où c'est t'explique des choses. Spider-Man c'est pas un documentaire avec tu sais je sais pas, c'est Faut mettre les films des bonnes catégories. mais c'est ce que tu sembles pas être en mesure de faire, mais je t'aime pareil <rire> là. Non, mais ça, ça reste que c'est un film de de Shyamalan, donc un film quand même un peu bizarroïde. où tu sais, il a son il a son univers lui. Puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. À date, ça a plus pas marché souvent euh, sou, tu sais, ça a plus souvent pas marché que marché. Là, il a l'air à se replacer un peu. Vous saviez sûrement qu'il y a une suite à, à Unbreakable. Ouais. Qui s'appelle Split. Ouais, ça fait partie d'une trilogie même. Puis qui va en avoir un autre au mois de janvier prochain qui s'appelle Glace. Ouais, ouais, ouais. OK, c'est ça. Fait que c'est une trilogie puis fait que peut-être qu'on j'ai je, je l'ai pas vu Split. Je sais pas si vous autres l'avez vu. C'est pas vu. pas une suite Split là, c'est un ça se passe ben, dans le même univers. Ouais, c'est ça. Mais si, si chronologiquement c'est après, ça peut être une suite. Hein? Ouais, c'est ça, mais c'est comme dans le même univers, là, as il pas Il le... suite thématique, c'est que t'es dans oh. le même thème, mais t'as pas nécessairement les mêmes personnages, même si euh, Bruce Willis euh, vient faire une apparition dans l'autre. À la fin, comme dans, tu sais, comme chut, les chut. films de de M Night, chum, nom, nom, nom, nom, qui fait là, tu sais, à la fin, fin, fin, t'as un petit punch, fait que ils il viennent de faire de un petit lien vers un troisième film qui s'en vient. Ouais. Ça. Mais mais c'est ça, mais y a pas vraiment de punch à la fin de d'un breakable parce. Ben, le punch de la fin oui. c'est le vrai punch de la fin c'est quand que tu découvres que c'est lui le méchant tu sais ouais. nous on sait si, on le sait pas dans le fond là c'est la découverte enfin, du méchant quand il monte la il y, y, y a des indices ouais, tout en... le ouais. long puis <rire> ah, en doute tu sais le but qui te monte les scènes... c'est que ah c'est lui qui a mis la bombe c'est lui qui est là le punch là mm -hmm. c'est comme le sponge dans dans sixième sens là qui oh, c'est un fantôme mais tu sais il est là le punch tu sais dans non dans scène mais... que l'extraterrestre le, le, dans le fond c'est sa femme qui a dit tout le temps comment les tuer depuis le début de sa vie il est là le punch tu sais <rire> ça c'était pas, pas je mais mais c'est ça mais non c'est c'est mais tu sais le sixième sens on, on s'entend que le punch était intense la première fois que tu vois le sixième sens j'espère que vous l'avez vu sinon excusez mais euh, <rire> c'est un tu sais c'est un punch tu le vois pas venir jusqu'à la fin puis après ça quand tu le regardes une deuxième fois tu dis ben non c'était bien logique les les, les tu sais c'est là tout le long mais tu le vois pas Puis à la fin, on te le met dans la face. Mais ouais regarde comment c'était évident tout le long. Ben, oh, dans ben, dans ouais. Unbreakable, il y a un élément, à un moment donné, euh, il parle de la couleur mauve qui est associée au vilain. Et ben. tout le long, Samuel L. Jackson, euh, ben, il, est en mauve, il est en mauve. Il y a toujours un petit morceau de mauve. Son, son musée euh, slash boutique est dans le mauve. Euh, est, il y a toujours du mauve partout alentour de lui. Fait sont visuellement, même, il y a des indices assez subtils pour que tu puisses réécouter le film en disant « Ah, ben oui, t'sais, ils avaient des traces. » ouais, oh, oui. De toute façon, t'as deux as deux acteurs principaux dans le film. Bruce Willis, Samuel L. Jackson. Normalement, t'en as un qui est le bon tu t'en as un qui est le méchant. Fait que si tu vois tout le long que Bruce Willis, c'est le bon, ben tu sais que l'autre, c'est le méchant. Il aurait pu twister ça complètement à la fin puis faire le contraire, mais bon, t'sais... sorride euh, spécial mettons. Oui, c'est ça, il aurait quand même pu twister ça de bord puis faire que le méchant c'est Bruce Willis puis l'autre parce que dans la vraie vie le méchant c'est Bruce Willis. Ça je pense que oui. mais c'est exécrable. Je pense que oui. <rire> J'ai jamais rencontré, je peux pas confirmer, mais la tendance tente à dire que c'est trop de cul. Et Sam bon. Jackson et tous les verse aussi semblent dire qu'il est vraiment nice. Ouais, ouais, c'est selon toute vraisemblance ça là que c'est un gars assez assez génial. Ouais. Mais bon, Bon, Donc pendant... euh, il joue dans plein de films à succès puis Bruce Willis ça commence à faire son range est assez limité là. Et hey, puis les films de série B qui commencent t'es écoute on le voit plus là, dans un rôle premier premier plan là. Ben il s'est fait euh, il s'est fait ramasser par euh, par Sylvester Stallone à un moment donné parce qu'il ah, était oui. supposé être dans le, le dernier Expendables qu'ils ont fait puis ils menaient Bruce Willis euh, s'est fait sacré dehors par euh, par Stallone parce qu'il voudrait il voulait trop d'argent pour je pense une journée ouais euh, il voulait genre 4 millions pour une journée d'enfer comme ça fait ben non il le sacré dehors puis il est allé chercher Harrison Ford <rire> Stallone c'est pas c'est pas gêné pour dire regarde t'es vraiment un moron là t'es vraiment trop gratterur t'es trop imbue de toi-même tu veux trop d'argent pour ce que tu penses que tu vaux. fait qu'ils se sont pognés un petit peu sa place publique là mais sa carrière a un peu pris le bord depuis ce temps-là mm -hmm. puis De, si tu rencontres Kevin Smith, comment, est, est -ce il te demande comment qu'est-ce qu'il pense de Bruce Willis. Ça a pas été Jojo -jo sur euh... <rire> quand ils ont travaillé ensemble, ça a pas été merveilleux. On die Hard, non, one on Die Hard, mais il a aussi fait euh, Cop Out avec lui. Puis euh, ça a l'air que tout le long pendant le Cop Out, c'était demi-mesure, puis c'était je vais te donner juste assez, puis c'était c'était comme non non, ça, ça a l'air que c'était vraiment le calvaire à travailler avec. Mais c'est ça. Okay. Mais oui, il y a quelques récits aussi sur euh, Quand ils ont travaillé sur euh, sur Dhard ou ce que il arrivait puis Bruce Willis il dit ah, "Aujourd'hui on filme ces scènes là." Puis euh, <rire> l'autre dit ouais, parce, que, parce que ça coûte cher non, non, non, il dit il dit "C'était qui ton deuxième choix déjà pour jouer John McLane dans cette série là OK tout le monde, on fait ces deux scènes là aujourd'hui. <rire> c'était ça. Ah c'est cool. Fait, ouais ouais, c'était c'était quelque chose. Un bon être humain hein, comme on les ah, aime. Un chum, c'est un chum. <rire> comme disait l'autre ouais. ouais. dans ses derniers films là, euh, Rock de Cashba Extraction Precious Cargo Marauders <laughs> Once Upon a Time in Venice First Kill ah First Kill c'est ça moi le dernier ça. vraiment bon film que j'ai aimé de lui c'était euh, Red Ouais. Red du, le 1 surtout Le, ben, ouais là moi j'avais vraiment vraiment vraiment aimé là. ça j'ai trouvé ça c'est trouvé ça bon mais après ça il y enchaîne des euh, petits films là puis mais, le dernier Dyerd là on s'entend tu voulait pas le faire non tout à fait <rire> il l'a fait, fait pour il l'a fait pour l'argent ouais. mais savez-vous ah. qu'il est supposé il est supposé jouer dans dans un une version du film de de, de Kane and Lynch ah, ah ok c'était long tu le le jeu super que toutes les critiques ont dit que c'était le meilleur jeu. Non, je me trompe de jeu. C'est pas. Ils ont, ils ont dit tout le contraire de ça. C'était c'était pas chez un joueur. Mais il y a un d'ailleurs Year One, semblait-il, qui est dans les rumeurs de ce temps-là. Ça ouais, ouais, peut-être pas avec lui, par exemple. Ouais, je pense pas. Moi, je prendrais le temps d'aller chercher un jeune acteur qui a qui a une vague ressemblance avec lui. Ça à dire que tu prends n'importe qui, tu y roses la tête. Puis euh, <rire> Ouais. c'est ouais, depuis qu'elle qu'à tête rasée que ça marche plus mais je, je, je suis même fait. je suis même prêt à perdre 40 livres puis je vais aller le jouer je vous chargerai pas cher me dérange pas okay. je brase la tête là, je suis sûr je suis je suis capable d'y ressembler ouais, je t'engage deux ouais, fibs sont... si tu deviens un truc de cul comme <rire> comme lui c'est sûr mal bon, <rire> la mal du coup c'est ça mais tu as juste à faire ce sombre puis je suis sûr s'il fait bien noir j'y ressemble sûrement <rire> si t'as peine si t'as peine à voir l'acteur je suis sûr que je peux y ressembler <rire> tout à fait On... est-ce qu'on y va avec des notes Euh, Doriméphazol, l'acido. Tout à fait. Joe. Ouais. Toi, tu. Ok, ok. Moi, je vais je vois. un ré je... <rire> C'est presque un dos, mais, <rire> mais pas un bon, plus tout hein. à fait. <rire> ouais, il manquait un petit peu d'affaires pour qu'il ait un dos, mais je donnais. Un... Non, pour de vrai là, euh, c'est un solide film. Mais faut prendre son mal à patience, c'est long à partir. Mais un coup que ça part, ça vient quand même intéressant. On, on s'attache aux personnages, puis tout ça. Même si c'est Bruce Willis. Je vous dirais un, un, un solide 8.5. Joe, sur ça, une vraie non, sur, 10. <rire> sur, <100. rire> sur 10. Une vraie réponse finalement. Pour moi? Ouais. Bon, ouais, moi aussi un 8.5. Ok. C'est un bon film, mais c'est pas un film de super-héros. Ta gueule. Moi, euh, je vais <rire> donner un vais, solide vais, 9. Tu coupes ça au montage. Ça juste, à couper ça au montage. <rire> non, mais tu sais, le film, je trouve que j'ai ai vraiment aimé ça, mais je suis pas méga... était diverti, c'est pas un film de de de genre euh, cinéma. Euh, tu sais, c'est un chez soi, c'est cool là, mais sur grand écran, ça donnait pas grand chose d'aller voir ça. Non? Mais je, ouais, j'avoue qu'au cinéma, j'aurais probablement été déçu. Ouais, c'est c'est un film de salon. Oui. Ouais, puis tu, tu regardes le poster, puis ça a zéro l'air d'un film de super-héros, tu sais. pas exactement, mais pas, il porte même une C'est pas ça qui a vendu le film. Ce Parce qu'avant le film, c'est les deux acteurs. Parce que j'ai l'impression que si t'avais pas les deux acteurs, ça aurait peut-être pas été aussi euh, aussi populaire. Ça, Mais c'est pour pas. Pas. Pas, pas le poster qui vend le film. Non, <rire> non pas tant. Parce que le poster, ça a l'air d'un film de série B. C'est clair là. C'est comme ah tu tiens, deux gars qui ont une craque de miroir au milieu. <rire> j'ai pas dit une craque de fesse. J'ai dit une craque de miroir. <rire> la même affaire. Ben non. <rire> Pas tout à fait. Oui, presque. Euh, écoute, je pense que ça fait le tour pour le show de cette semaine. Je pense ben, on a assez niaisé. Ben ah oui. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Joe? Euh, Twitter, Astro 3000, ou sur Facebook, euh, Jonathan Turcot. Yes. Euh, Luc? Twitter, Scalazormo, euh, ça roule radio, soit sur Twitter, soit sur Facebook, ça roule radio aussi. ben Sur iTunes, puis sur euh, Google Play, puis euh, puis c'est ça. Puis toi, JB? Euh, euh, sur Twitter, _b, je vais gagner sur Facebook, euh, j'ai un nouveau projet qu'on a lancé. Ben oui, je l'ai écouté. Ben oui, parle là de ça, ça, ça a l'air intéressant, je sais pas c'est quoi. Moi, je l'ai écouté, <rire> moi, je l'ai écouté, moi, je l'ai écouté, moi, je l'ai écouté. Okay. Comment tu décrirais le show, euh, Joe? Euh, une discussion euh, de tout et de rien entre euh, Trump. Pas mal le premier. C'est pas mal ce qu'on voulait faire, je pense c'est réussi. Euh, oh oui. ça s'appelle Le magasin général. On vous invite à nous suivre sur Facebook et à vous abonner surtout bon podcatcher donc iTunes et euh, vos différentes plateformes. C'est euh, moi et un de mes bons amis Nicolas Thibault. Euh, on... <rire> T'as ça toi des bons amis Ben je penserai, je penserai. Uh, okay. Qu'est-ce que tu me pètes ma balonne <rire> uh, Ouais, voilà. Euh, et on discute d'un peu tout et de rien. Euh, on On essaie de pas se dire d'avance les sujets qu'on va aborder, puis en même temps on se laisse beaucoup, euh, euh, on se laisse beaucoup déraper. La réalité augmentée, on a toujours une prémisse qui est euh, par rapport à soit un jeu, soit un film. Mais tu sais, comme vous avez vu, on se plein d'affaires, on fait des, des déraillages, tu sais, on, on tourne à l'entour du sujet, mais ça a toujours rapport. Tandis que Le magasin général, c'est vraiment. Hey, comment ça se va Il est arrivé de quoi dans ta vie Oui, ben écoute, tu racontes, l'anecdote ou pas, ça te fait penser à d'autres choses, bla bla bla. Puis on sort du coquillan, on décolle plein d'histoires, puis on en finit presque aucune. Fait que c'est <rire> c'est pas mal sur le magasin général. J'aime beaucoup je ton fait. titre. J'aimais pas ton euh, tes tes autres euh, suggestions que t'avais mis le sur Facebook là. Ouais, non, je, je trouve que ça c'est c'est qu'on s'est dit à un donné, euh, On veut que les gens, tu sais, il y a eu un peu de tout. pis euh, c'était comme piger dans le rack à bonbons t'sais. fait que ouais, l'idée de est... magasin général de, de, de vient de là il y a juste un problème avec l'histoire de Toronto de ton, ton euh, co-animateur Ouais. parce que tout le long il dit qu'il a fait 540 km tout seul mais c'est comme s'il est jamais revenu il est encore à Toronto je pense que oui il faut que tu reviennes c'est pas juste 500 km faut que tu reviennes <rire> je pense qu'il est encore là-bas <rire> ok il s'est téléporté pour revenir <rire> non j'ai bien aimé ça j'ai ouais? bien aimé ça good? ouais good ouais, ouais. ben on enregistre euh, au moment de faire le show-ci là. <rire> là Là, j'ai dans une demi-heure j'enregistre euh, le... le prochain show fait que allez me préparer Et le fun tu m'avertises d'avance pourquoi <rire> C'est moi qui m'as le show en ligne. Ben oui, mais je te l'ai dit que je faisais deux jours back à back <rire> Le même livre de l'ouvrage, j'ai trois fois à mettre en ligne. Fais pas ta princesse. <rire> oh, non, laisse faire. J'ai <rire> pas les moyens de faire ma princesse. <rire> Pas vrai que tu vas te construire un château pis des robes en crinoline là. Wow. Ouais, de toute façon tu vas arriver à me dire. <rire> ouais, je suis dans un autre <rire> château. Ouais. Bon, hey, dans un autre. Pas c'est le fun. Faut faut dans un autre château. jubé c'est ben le fun tu mets construire celle-là mais il faut que tu m'en construis un autre. il Faut que j'aille dans un autre château. Parce que la princesse est toujours dans l'autre château. Ouais. Sur cette excellente blague euh, reliée à cette licence de Mario parce que tout est dans tout parce qu'on a parlé de sa voix off euh, au début du show. Donc oui c'était tout connecté. Le but c'était de se rendre là. On vous remercie d'avoir été euh, du rendez-vous. Merci, Joe. Non, mais attends. Ouais? On a zéro résumé le film, hein, pour de vrai. Il y, euh, y, y, y a Robin même. Wright qui joue dedans. Il y a son fils. Il y a une scène avec son fils qui veut le tirer dessus. On a zéro résumé le film, mais c'est pas grave. Ça fait que c'est ça. Ouais, Robin Wright est là-dedans. Puis d'ailleurs, ouais. c'est probablement son rôle le moins joli. Oui. Je la trouve vraiment pas jolie dans ce film-là. d'habitude c'est pas bon. triste mais là euh, non en fait tout le monde est super downgraded c'est très euh, c'est très genre rue vous n'avez pas d'ambition petit peu petit petit quartier il fait gris il fait sombre même le bon. jeune il est était downgraded qui a plus jamais fait au fait de aucun film lui. mais non c'est pas vrai il a rien fait de connu mais il fait encore des films ou des ah, okay. séries télé là il a joué dans Edge of euh, of Shield je te l'ai dit que c'était un film de Spierro ah tabouette tout est dans tout c'est trompé <rire> hein, tout est relié à quelque part à enfin tu l'avoues tu t'es trompé je vais regarder <rire> juste son montage <rire> Joe avoue que c'est trompé ça va être ça le titre de l'épisode <rire> bonne semaine tout le monde on se dit à la prochaine dans un autre <rire> élément de réalité augmentée merci Luc aussi parce que je, je te l'avais pas dit non c'est bon bye là. merci bye. à tout le monde à la prochaine bye. Bye. salut là. Bye.